Donc on va commencer aujourd'hui le cours numéro 3 dans l'explication, dans la lecture euh, du livre du Charh de Kashf shubuhat Kashf shubuhat écrit par le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, Et euh, c'est le Charh de Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz qu'on va lire ensemble aujourd'hui, inshaAllah. Donc euh, on a expliqué donc, plusieurs points dans le dernier cours. Par rapport à la réalité de ce que signifie le tawhid, de ce que signifie la ilaha illallah. Et on avait terminé en disant que yani, les koufars de Quraysh, dans le texte de Cheikh Ibn Abdul Wahhab il explique que les koufars de Quraysh connaissaient mieux la signification de la ilaha et du tawhid que les mouchriquines d'aujourd'hui qui se disent musulmans. Hein, et qui adorent les tombes, et les saints, hein, et les morts, et qui prennent des intermédiaires entre eux et Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on avait expliqué déjà aussi que pour certains d'entre eux, quand ils expliquent la signification de la ilaha illallah, ils l'interprètent en voulant dire que ça veut dire qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah. Et ça, c'est la définition qu'on retrouve chez les gens de kalam Les gens de kalam c'est les gens qui ...se réfèrent à la logique ou à la philosophie... Hein, ...ou à la logique grecque... ...pour essayer de définir Allah subhanahu wa ta'ala... ...et pour essayer de parler du rêve ...ils essaient de parler du rêve ...selon leur raison... ...sans se référer à la révélation... ...et parmi les groupes qui ont ces caractéristiques-là... ...ou les sectes qui ont dévié de la Sunna... ...et même parmi les groupes qui ont... Parmi, ...parmi eux certains ont même dévié... ...et ont quitté l'Islam comme les Jahmiyyah par exemple, qui nient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y, y a les Jahmiyyah qui sont les plus extrémistes parmi eux, qui nient les noms et les attributs. Et après il y a l'exemple des mu'tazila, qui affirme les noms mais qui nient leur signification et qui nient les attributs également. Donc... C'est un autre, une autre exemple de sectes qui ont dévié à ce sujet là par rapport aux noms et aux euh, par rapport aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi l'exemple de, de la secte des Asha et des Maturidiyah qui, euh, yani qui nie euh, en général les attributs d'Allah subhanahu ta'ala, mais qui en affirme uniquement sept affirment sept attributs et, euh, ou huit, sept ou huit et le reste ils les nie. C'est-à-dire, il les nie, il les rejette, il rejette euh, leur réalité et il déforme leur signification. Il donne à ces attributs-là des significations différentes. Il déforme leur sens. Euh, Donc, ça c'est qu'est-ce qu'on retrouve parmi les gens de Pida. Et pour eux, le tauchid, c'est tauchid al-rububiyyah seulement. C'est-à-dire ils ont la même, ils ont, <coughs> euh, ils ont cette compréhension-là, que, une, le, la seule chose qui est importante pour que quelqu'un soit considéré comme étant un musulman et un croyant, c'est qu'il affirme, c'est qu'il affirme qu'il y a un Créateur et qu'il n'y a pas de Créateur excepté lui et qu'il est unique. Du moment que tu dis ça, ça y est. Pour eux, tu es considéré comme un musulman ou tu considéré comme un muachid, hein, donc quelqu'un qui est sur le tawhid. Ensuite, si tu prends des intermédiaires ou des intercesseurs entre toi et Allah hein? et que tu appelles au secours d'autres Allah ou que tu fais le tawaf autour de la tombe d'un saint ou que tu sacrifies pour lui des offrandes ou des choses comme ça, pour eux, c'est pas grave. Hein? Du moment que tu reconnais que Allah, c'est le seul créateur et le seul maître. Donc... Euh Souvent, ceux qui ramènent les Shubuhat Qu'on a mentionné Par rapport à ceux qui euh, Sont réfutés dans ce livre De al Shubuhat Ce sont des gens de ces catégories là Ce sont en particulier les soufiya et les Asha'ira Et les Maturidiyah et les Rafidah Parce que les Rafidah Sont sur la même aqidah que les mu'tazila Dans les noms et les attributs d'Allah Et dans le Qadar Et les soufiya C'est la même chose La plupart d'entre les soufis aujourd'hui ce sont, ce sont sur la voie des Acha'ara Donc pour eux le tawhid C'est le tawhid al le, le, le tawhid que même les mouchriquins De Qureish reconnaissaient et affirmaient hein, Les mouchriquins de, de Qureish Ils affirmaient hein, Que Allah est le seul créateur Le seul maître Celui qui contrôle tout hein, Ils croyaient en ça, et ils affirmaient ça Et malgré tout ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam Et le prophète sur malgré ça les a combattus Jusqu'à ce qu'ils cessent d'adorer ce qu'ils adorent en dehors d'Allah Et jusqu'à ce qu'ils cessent de prendre entre eux et Allah des intermédiaires Donc c'est pour cette raison là que quand on regarde maintenant dans le monde musulman Si on regarde dans les grandes universités islamiques dans certains pays musulmans où les gens sont sur la secte la croyance de la secte des Asha'ira comme par exemple qu'est-ce qu'on retrouve dans plusieurs pays comme les, en Égypte, par exemple Al-Azhar euh, ou bien d'autres universités comme ça dans de, différents pays du Maghreb ou autres, ou en, en Inde ou au Pakistan ou en Turquie on retrouve aqida la, la Aqida des Matouridiyas et la des Asha'ira et ces gens-là donc ils ont cette notion-là du tawhid et c'est pour cette raison là que plusieurs fois les ulama ils mentionnent que yani lorsque le prophète rasoul a demandé à une esclave où est Allah elle a répondu elle a dit fils sama elle a dit dans les cieux et il lui a demandé qui suis-je et il a dit elle a dit tu es le messager d'Allah les ulama disent regardez une simple esclave qui n'avait même pas Hein, beaucoup de, de, de compréhension, de connaissance, mais le prophète Sr. Sallam, quand il a entendu sa réponse que Allah Subhanahu wa est dans les cieux, au-dessus de sa création, ça c'était suffisant pour dire qu'elle était croyante, parce qu'elle a compris que Allah Ta'ala est au-dessus de sa création. Tandis que si tu demandes cette question-là à des docteurs d'université de certains pays musulmans aujourd'hui, ils vont te répondre une réponse incorrecte. Soit ils vont te dire, si tu leur demandes « Où est Allah ?», ils vont te dire « Il est partout ». Ou bien ils vont te dire il « existe, Il existe sans endroit », comme les Ahbash, comme, les, comme plusieurs d'entre les, les Djamiyah. Certains d'entre eux ils vont même jusqu'à dire « Allah n'est pas en haut, n'est pas en bas, n'est pas en, à droite, n'est pas à gauche, n'est pas euh, devant, n'est pas derrière, n'est pas à l'intérieur, n'est pas à l'extérieur de sa création ». Et euh, les ulama les ont réfutés dans ces points-là et dans plusieurs autres points parce que ça c'est la des Jahmi et ça équivaut à nier l'existence même d'Allah puisque si tu veux décrire le néant il n'y a pas d'autre il n'y a pas une description meilleure que cette description-là le néant donc ils, ils, ont, créé, ils ont eu peur qu'en qu affirmant les attributs d'Allah on faisait des ressemblances entre Allah et sa création Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour régler ça ou pour remédier à ça Et bien, ils sont sortis vers une autre forme d'égarement encore plus grave que que celle-là, c'est-à-dire le fait de tomber dans le fait de faire ressembler Allah au néant. Donc, euh, ayant dit ça comme introduction, c'est pour comprendre donc que les de Quraysh, ils ont compris la signification de la ilaha mieux que les euh, gens d'aujourd'hui qui euh, se disent musulmans et qui suivent la voie des et des euh, achairah, des Mu'tazila, et des rafidah et des soufiyah qui euh, prétendent ou bien qui disent que la signification de la ilaha illallah c'est euh, yani Al Qadir al Al ou bien La Khalika ilallah que al ilar, he pense que ça veut dire celui qui a la capacité de créer hein? et que il pense que c'est ça que les Mushlik faisaient. He pensait que ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, de il leur donnait l'attribut de création de, de créateur, d'être un créateur. Et ça c'est faux. Hein? On en a parlé, on a montré des preuves de ça. Et ils pensent que la signifie qu'il n'y a de Créateur excepté Allah. Et on a expliqué aussi que ça c'était faux. Bon, maintenant on va lire la suite de qu'est-ce qu'on doit lire aujourd'hui dans notre dars. On est arrivé à la partie où le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahab il dit: إذا عرفت ما ذكرت لك قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه وعرفت ما أصبح غالبا الناس فيه من الجهل بهذا أفاد كفائدتين الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأفادك الخوف العظيم فإذا فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل يعذر بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما كان يظن المشركون خصوصا إن ان الهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم اتوا قائلين اجعل لنا اجعل لنا اله كما لهم اله اجعل لنا اله كما لهم اله فحينئذ يعظم خوفك Ya'lamu khawfuka wa hirsuk 'ala ma yukhallisuka wa wa donc, on va lire maintenant la signification ou bien on va traduire qu'est-ce que ce passage là signifie. Le cheikh Muhammad ibn dans ce passage, si tu as connu ce dit, si tu as su ce d'une connaissance du cœur et que tu as su que le shirk avec Allah subhanahu wa Au sujet duquel tu as su ce qu'était le shirk avec Allah Le fait de faire du shirk avec Allah Que Allah a dit à son sujet Que Allah ne pardonne pas celui qui fait le shirk avec lui C'est-à-dire qui, qui associe quoi que ce soit avec lui dans l'adoration Mais il pardonne tout autre péché moindre à qui il veut Il pardonne tout autre péché moindre que le shirk à qui il veut Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, si tu as, su le, tu as connu le shirk, au sujet duquel Allah a dit ça, c'est que c'est le péché que Allah ne va pas pardonner. Allah, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché moindre que celui-là à qui il veut. Ça, c'est le verset 48 dans le surat -Nisa. et nisa euh, Ensuite, il dit, « Et que tu as su que la religion d'Allah... Hein, tu as su la religion d'Allah avec laquelle Allah a envoyé ses messagers du premier jusqu'au dernier et qui est la religion que Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera aucune autre religion à part celle-ci et que tu as su hein, ce, que, ce qui est arrivé à la plupart des gens euh, du fait qu'ils sont tombés dans l'ignorance de la réalité de cette religion-là et qu'est-ce que c'est? c'est-à-dire la religion du tawhid, et bien ça, ça te donne deux points bénéfiques. Tu vas profiter de deux choses. La première chose, le fait de te réjouir de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Donc, premièrement, lorsque tu as su la religion du tawhid, tu as su qu'est-ce que c'était le shirk et, dans, et la réalité de, de, du tawhid et la réalité du shirk, et que tu as compris ces choses-là, et, et que tu as su maintenant il y a tellement d'ignorance et tout ça donc quand tu as compris ça que tu réalises ça, bien ça te donne deux points importants que tu dois euh, prendre en considération premièrement, la joie, la grande joie par rapport à cette grâce que Allah ta'ala a faite et cette miséricorde qu'il t'a faite également, du fait qu'il t'a fait comprendre ces choses là qui sont les, la base de la religion comme Allah ta'ala le dit dans le verset 58 dans Sourate Yunus قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا de la grâce t a -t a, et de sa miséricorde c'est de cela dont ils doivent se réjouir c'est meilleur que ce qu que le premier point et le deuxième point de d'avoir la connaissance et la compréhension de, de la réalité de l'islam et de la réalité du shirk, eh bien, c'est également une grande crainte, une grande peur. Hein? Pourquoi une grande crainte et une grande peur On va l'expliquer par, par la suite. Euh, il dit ensuite, « Donc, Si tu as su que quelqu'un peut devenir mécréant par une parole qui sort de sa langue, qu'il dit alors qu'il est ignorant et qu'il ne sera pas excusé pour cette ignorance-là et il se peut même qu'il la dise cette parole alors qu'il pense que elle le rapproche plus d'Allah comme le pensent certains par, parmi les moucherikines qui pensent que en faisant le shirk il se rapproche d'Allah en adorant des saints ou des tombes ou des morts il pense qu'il se rapproche d'Allah et il dit, et en particulier si Allah te donne hein, la compréhension hein, et, te, et te donne l'inspiration de comprendre ce qu'il a mentionné au sujet du peuple de Moussa, -salam, malgré que c'était des gens de bien hein, et malgré la science qu'ils avaient hein, et que la, la science qu'on leur avait donnée dans le livre et, qui, et qu malgré ça, ils ont dit donne-nous ou fais-nous ou désigne-nous une, une divinité comme eux en ont une Ça c'est lorsqu'ils sont passés près des, des gens qui adoraient une idole. Hein? Ils ont dit à Moussa Alayhi Salam « Désigne-nous une idole comme eux en ont une. » Ça c'est le verset 138 dans Sourate Al-Araf. Le cheikh il dit :« à, à partir de ce moment-là, ta crainte, ta peur et ta crainte et ta peur et ton désir d'être de de sauvé et d'être épargné de ce, de ce genre d'erreurs de, de, de, de, et d'égarements elle, elle va devenir très grande hein. ta, ta crainte et ta peur et ton désir de te, de, de te débarrasser de toutes ces formes d'erreurs de, et d'égarements et de chèque devient très très grande de cet égarement là ou de d'autres semblables et le chèque euh, le chèque,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 إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب يعني ما قلت لك من حال المشركين الأولين وأنه وأنهم يعرفون أن الله الخالق الرازق المدبر المحي المميت وأنهم إنما عبدوا الأصنام والأوثان والأسجار والملائكة والأنبياء يقولون إنهم يشفعون لهم ويقربونهم زلفا ويقربونهم ما عبدوهم لأنهم يخلقون أو يهزقون لا لا يعرفون أن الله هو الخلاق الرزاق المحي المميت المدبر ولكنهم عبد الملائكة والأنبياء والأصنام واللآت والعزة وأشباههم يعتقدون أنها تشفع لهم عند الله وأنها تقربه من الله زلفا ومع هذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم حتى yakhalli hatta al-ibadata lillahi wahdahu Donc le sheikh, il commence en disant que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, celui qui est venu réformer et purifier ce qui avait été euh, yani oublié ou délaissé de, des enseignements de l'islam dans la péninsule arabe dans la deuxième partie du 12 siècle de la Hijra Et qui est mort en l'an 1206 Rahimahullah de la Hijra C'est-à-dire en l'an 1206 Après la Hijra du prophète Sallallahu alayhi wa sallam, Donc le sheikh, ce sheikh, cet imam Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab Ce grand savant de l'islam Il dit, donc si tu as connu Qu'est-ce qu'on a expliqué D'une connaissance du cœur C'est-à-dire Ce qu'on t'a expliqué au sujet de l'état des premiers mouchriquines Et du fait qu'ils connaissaient euh, il Ou ils savaient le fait que Allah était le seul créateur Et le seul qui donne la subsistance Et le seul qui contrôle et qui gère l'univers Et le seul qui fait vivre et qui fait mourir Et que, en fait, lorsqu'ils adoraient les idoles Lorsqu'ils adoraient les, les idoles Les statues, les arbres Les anges, les prophètes, ils disaient, c'était uniquement en disant que ce sont leurs intermédiaires et leurs intercesseurs. Et ils croyaient que ces êtres-là pouvaient les rapprocher un peu plus d'Allah. Donc c'était pour ça qu'ils les adoraient, en tant qu'intercesseurs, en tant qu'intermédiaires. Qu pour que ces, ces êtres pieux ou ces, ces, ces créatures les rapprochent d'Allah. Ils ne les adoraient pas en tant que créateurs Ou en tant que pourvoyeurs Ils ne croyaient pas que ces choses-là Ont créé quelque chose dans l'univers Ou qu'ils donnaient la subsistance Non Ils savaient très bien que le seul créateur c'est Allah Le seul qui donne la subsistance C'est Allah Le seul qui fait vivre et qui fait mourir C'est Allah Et le seul qui contrôle tout dans l'univers C'est Allah Mais ils ont adoré les anges Ils ont adoré les prophètes, les idoles, ils ont adoré Allat et Al-Uzza, et d'autres idoles également, hein, qui sont semblables à celles-ci, en croyant qu'elles peuvent intercéder pour eux auprès d'Allah, et qu'elles peuvent les faire rapprocher un peu plus d'Allah. Et malgré tout, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a combattus, et il a rendu leur sang et leur bien halal, jusqu'à ce qu'ils se débarrassent de l'adoration de, de, qui, qui, jusqu'à ce qu'ils se débattent de l'adoration d'autres qu'Allah et qu'ils purifient leur adoration pour Allah seul donc ça c'est la première partie quest ce que le chef explique c'est très important hein, et ça, ça s'applique à tous les mouchriquins peu importe hein, même s'ils prétendent être sur le tawhid même s'ils prétendent être des musulmans ou même s'ils se disent juifs ou chrétiens ou prétendent avoir un livre Du moment qu'ils adorent Jésus ou Marie ou le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ou euh, des saints ou des hommes pieux hein, ou des awliya ou des sahaba ou des anges ou des djinns peu importe qu'est-ce qu'ils adorent euh, ou même des descendants de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam peu importe qu'est-ce qu'ils adorent en dehors d'Allah du moment qu'ils adorent quelque chose en dehors d'Allah même si c'est pour prétendre que C'est pour se rapprocher un peu plus d'Allah, que c'est juste pour les prendre comme des intermédiaires. Depuis qu'ils adorent d'autres qu Allah et qu'ils passent par que Allah pour aller à Allah dans leurs adorations, ils deviennent des mouchriquines et ils ont quitté l'islam. Et donc, ils ont commis un shirk qui est semblable au shirk des premiers mouchriquines. Le shirk, il dit ensuite, « Wa arafta الذي قاتله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأنه صرف العبادة لغير الله كالذبح والنذر والاستغاثة ونحو ذلك، وهذا هو الشرك الذي هو أعظم الذنوب، الذي يستغيث بالشجر أو بالصنم أو بالملك أو بالملك أو بالأمبياء أو الأموات والنجوم، هذا هو الشرك إذا استغاث بهم أو نذر لها أو إذا استغاث بها أو نظر لها أو ذبح لها أو دعاها أو سجد لها أو نحوه, أو أو نحوه وما أشبهه هذا أعظم الذنوب كما قال تعالى في هذا الشأن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال, تعالى وقال, وقال فيه سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال فيه سبحانه ولقد اوحي إليك الذين من من le chef, il explique ensuite a combattu et pour lequel il a mushrikin cest à -dire à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala Une forme quelconque d'adoration Offrir à une créature quelconque Une forme quelconque d'adoration Que ce soit par exemple le fait d'offrir à une créature Ou à quoi que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala Une adoration comme par exemple Le fait d'égorger ou de sacrifier pour autre que Allah Ou de faire un vœu pieux pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala Ou de d'appeler au secours Autre que Allah SWT Dans les moments de détresse hein? Et ça on le retrouve souvent Chez les gens de Bid'a Parmi les soufias et autres hein? Quand ils appellent Et même hein, et même des fois les, Tu les entends Et même ils écrivent ça Même dans leur mosquée Tu rentres c'est écrit Ya Allah Et à côté c'est écrit Ya Muhammad Ya Allah Et à côté il marque Ya Mohammed Subhanallah Ça, ça veut dire qu'ils ont mis le prophète, sallam, à égalité avec Allah, subhanahu wa Parce qu'ils appellent Allah, wa et tout de suite, ils appellent le prophète, Et il y en a parmi ces gens-là également, lorsqu'ils ont un moment, de, un, un moment de, de, de danger ou de détresse, qu'est-ce qu'ils font Ils appellent et ils invoquent leur saint. Hein? Ils appellent ce qu'ils qu considèrent être le kutub ou qutb -qutb, ou bien al rauf comme ils l'appellent. يا رجال الغيب كمن اللي زبح اللي زين فوق يا عبد القادر الجيلاني يا يا يا رفاعي يا بدوي يا علي يا حسين يا حسن سبحان الله Et puis, après, quand tu leur dis, mais pourquoi vous invoquez ces noms-là Pourquoi vous appelez ces noms-là alors qu'ils sont morts et qu'ils ne peuvent rien faire pour vous Et ils disent, ils disent, non, mais on, ça, c'est pas du cherque. Ils disent, on ne croit pas qu'ils ont créé, on croit pas qu'ils ont créé le ciel et la terre, on ne croit pas qu'ils contrôlent l'univers ou qu'ils donnent le risque. Hein? Malgré que certains d'entre eux, parmi les soupirs, ils affirment dans leur livre qu'ils croient que c'est personnages là ou que ces êtres-là contrôlent l'univers en dehors d'Allah Ta'ala. Comme les rafidah attribuent ces, ces, ces caractéristiques divines à leur imam, et comme les soufis l'attribuent à leur aulia, à leur saint. Donc ça c'est des exemples de shirk. Hein, et euh, ils disent on ne croit pas qu'ils peuvent Il y en a certains qui disent, on ne croit pas qu'ils ont créé, ou des choses comme ça, ou qu'ils peuvent profiter ou nuire. On, on croit que c'est seulement Allah qui peut profiter ou nuire. Eh bien, dans ce cas-là, pourquoi vous les invoquez? Hein? Pourquoi vous les invoquez? C'est une contradiction. C'est complètement inutile. Ils disent, non, mais c'est parce qu'en fait, en mentionnant leur nom, on espère que Allah va nous exaucer, ou des choses comme ça. La même chose que, qu'est-ce que les mouchriquines, à l'époque, faisaient? en invoquant les idoles et les hommes pieux et les statues et les saints et les prophètes et les anges et les djinns ou autres c'est la même chose donc tout ça c'est du shirk donc le fait de et, et même tu vois des fois il y a des gens qui pensent que quand euh, un musulman il porte la barbe il porte le qamis et tout Il s'imagine à ah, ça ça veut dire qu'il est sur la sunna et puis certains d'entre les gens justement qui portent le qamis et qui portent la barbe et même des fois avec un turban et tu les vois en train d'appeler les morts, d'invoquer les saints hein, et d'adorer d'autres qu'Allah et, qu et malgré tout ils se disent musulmans donc ça ne veut pas dire que, que quelqu'un porte la barbe et le qamis et le turban automatiquement il est, euh, il est sur la sunna et ça ne veut pas dire même qu'il est musulman Regardez les Rafidah, par exemple, qui, euh, non seulement, certains d'entre eux portent la barbe et le turban et tout, mais même leurs femmes, par exemple, qui se voilent et qui portent même le le djilbab, yani, ou bien, le, comme ils appellent le djilbab et euh, yani, le chador comme ils l'appellent, ou bien qui portent, même qui, qui couvrent leur visage, parfois, certains. Donc, euh, subhanallah, qu'est-ce que vous allez dire de ceux-là, alors qu'ils adorent les euh, beit en dehors d'Allah, et qu'ils font des, des, des mosquées sur leur tombe, et qu'ils font des pèlerinages à leur tombe, et qu'ils les adorent en dehors d'Allah, et qu'ils les invoquent en dehors d'Allah, et qu'ils les prennent pour des idoles. Hein. Pourtant, ils font la prière cinq fois par jour, ils font le jeûne du ramadan, ils font le, le hadj, ils, ils font la l'humra, ils font la zakat, hein. ils font plein d'autres formes d'adoration, ils récitent le Coran, ils récitent même avec tajwid. Hein? Et malgré tout ça, ce sont des mouchetkins, ce sont des kuffars, parce qu'ils associent avec Allah wa sans, sans, sans compter qu'ils euh, insultent les sahaba. Donc comment tu vas, comment tu peux dire comme ces gens-là disent parfois, ah mais vous vous déclarez les musulmans Kufar On ne déclare pas les musulmans kuffars, on déclare les mouchetkins kuffars. C'est ça la différence. Mais étant donné que vous, vous savez pas c'est quoi le shirk, vous savez pas qui sont les mouchriquines, eh bien, pour vous, c'est des musulmans. De, faire de un, Le Mushriq c'est un musulman. Donc, vous pensez que quand on dit qu'il est Mushriq et kafir, vous, vous pensez que on est en train de parler du musulman. C'est à cause de l'ignorance que vous avez de la réalité de l'islam et de la réalité de ce qui oppose l'islam. Donc, le shaykh, il dit... Donc, le fait le, le fait, le, la réalité du shirk, c'est quoi C'est d'offrir à autre que Allah une forme quelconque d'adoration, comme celle qu'on a mentionnée, le fait d'invoquer, le fait de faire des sacrifices, de faire des nazr, d'appeler de, de, au secours autre que Allah, ou ainsi de suite. Ça, c'est le shirk. Et c'est le plus grand de tous les péchés. Donc, celui qui appelle au secours un arbre, ou une idole, ou un ange, ou un prophète, ou d'autres parmi les morts, ou bien des étoiles, ça c'est du shirk. Et s'il si, si appelle au secours ces, ces créatures-là, ces créatures ou qu'il fait des vœux pieux pour ces créatures-là, il va à leur tombe ou bien quelque part, et puis euh, il fait un serment à une tombe ou à un saint, en disant que si le saint l'exauce ou lui donne, qu'est-ce qu'il veut un enfant ou la guérison ou du risque ou de l'argent ou quoi que il va faire un vœu en, en, et en retour il va venir par exemple faire une sadaka ou faire euh, un sacrifice ou donner quelque chose ou faire quelque chose en, en retour ça c'est des exemples de shirk un nazr on appelle un nazr ou bien le fait de dégorger Hein, le fait d'égorger, de sacrifier un animal pour autre que Allah ou de les invoquer, de faire des douas de leur demander hein, ou de les, hein, de les de les, invoquer pour leur demander ou bien de se prosterner devant ces tombes ou devant ces saints devant ces statues ou des choses de ce genre Donc, tout ça c'est des formes de shirk celles là et d'autres, il y en a plein d'autres encore ça c'est juste des exemples mais ça c'est parmi les exemples du shirk. Et ça, ça fait partie des plus grands péchés. Ça fait partie des plus grands péchés. Et c'est le plus grand péché. Il n'y a pas de péché plus grand que ce péché-là, que le shirk. Hein? Et c'est pour cette raison-là, pour comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala dit, par exemple, dans le verset 48 dans surah An-Nisa, « Inna Allah la an Donc le shirk, c'est le péché que Allah ne va pas pardonner. Hein Tout autre péché, il peut le pardonner à qui il veut. Le meurtre, zina, hein, le mensonge, hein, euh, yani, boire de l'alcool, manger du porc, hein, euh, voler, quelqu'un, quelqu'un qui fait ces péchés-là, ça c'est des, des grands péchés parmi les kabaïr. Mais si quelqu'un le fait en reconnaissant et en croyant que ces choses-là c'est haram, hein, il ne rend pas halal, et eh bien Il reste toujours quand même un musulman, même si c'est un musulman pécheur et que sa foi est diminuée à cause de ses actions-là et de ses péchés-là. Mais il reste toujours musulman. Hein? Il ne va pas quitter la foi, il ne va pas quitter l'islam. Et si il meurt sur ses péchés-là sans se repentir, il va pas être éternellement dans l'enfer. Parce qu'il va sortir par l'intercession des messagers et des prophètes. Hein Tandis que celui qui euh, yani a commis le shirk, il fait le shirk avec Allah, il ne vole pas, il ne tue pas, il ne mange pas de porc, il ne boit pas d'alcool, il est honnête et juste, et il, il est généreux et bon et poli, et euh, yani il ne touche pas à rien de haram, et il ne fait pas de péché, sauf que... Il appelle un saint, ou il prie à un mort, hein? ou il met son espoir ou sa crainte en une croix, ou une statue, ou un saint, ou un prophète, ou un ange. Hein? Ça c'est Shirk Akbar qui le fait sortir de l'islam. Lui, il sera dans l'enfer s'il meurt sur ça pour l'éternité. Il n'aura aucun espoir de jamais sortir de l'enfer, parce qu'il est mort sur le Shirk. Malgré qu'il ne faisait pas les grands péchés et qu'il faisait plein de bonnes oeuvres. Donc ça c'est des exemples. Et la preuve que celui qui fait le shir, qui n'a plus de bonnes œuvres, Allah il le dit dans des vingtaines et des, des dizaines et des dizaines de versets dans le Coran. Par exemple, Le verset 88 dans le al an'am. An, s'ils si faisaient le shirk s'ils avaient fait le shirk en parlant des prophètes Allah parle des prophètes et c'est une supposition hein? bien entendu les prophètes ne font pas de shirk mais c'est pour nous montrer que même si eux faisaient le shirk tout ce qu'ils auraient fait comme œuvre aurait été vain annulé hein? donc ça c'est des exemples qui prouvent que de faire le shirk ça annule complètement toutes les bonnes œuvres que tu peux faire Le verset 65 dans Sourate Az-Zumar. Al Allah subhanahu wa ta'ala dit: "Et il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont s'adresse dans ce verset-là à son prophète, le prophète sallallahu il lui dit: "Et on t'a révélé, et on t'a révélé à toi et à ceux qui sont venus avant toi parmi les messagers et les prophètes." que si tu fais le shirk, on va annuler tes œuvres. On va annuler ton œuvre et tu seras du nombre des perdants. Donc même le, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi s'il fait le shirk ou n'importe quel autre parmi les prophètes s'ils font le shirk, Allah va annuler leurs œuvres. Donc si ça c'est vrai pour les messagers et les prophètes, c'est encore plus vrai pour tous les autres parmi les musulmans et parmi les croyants et parmi les hommes sur la terre. Et donc ça, ça nous montre le danger du shirk et que c'est le plus grand de tous les péchés et que c'est celui que si tu meurs sur ce péché-là, tu ne seras pas pardonné et que tu vas être éternellement en enfer et que tu n'auras pas le droit à l'intercession des intercesseurs. Hein? Donc, c'est quelque chose qui est très grave. Et aujourd'hui, tu demandes à des musulmans, c'est quoi le shirk Et ils ne savent pas. Et on va le voir dans cette salle. au fur et à mesure, vous allez voir des exemples de certaines choubouhats, des gens qui pensent que le shirk, c'est d'adorer une statue seulement. Et que tant que tu n'adores pas une statue, tu n'es pas mon shaykh. Donc le shaykh, il dit ensuite, l'Islam, هذا الدين الاسلامي الذي قال dit tu as su également tu as connu la religion de avec Allah a envoyé ses messagers et a fait descendre les livres, c'est-à-dire le d'Allah, l'unicité d'Allah, le fait Allah et de lui purifier notre adoration, d'obéir à ses ordres et d'abandonner ce qu'il a interdit et ça c'est la religion de l'islam au sujet euh, au sujet de laquelle Allah a dit que la religion pour Allah certes c'est l'islam la religion qu'Allah a choisi pour les hommes c'est l'islam c'est le verset 19 dans Al-Imran Šejk říká, že islám je tawšid ullah, ullah, ullah, C'est le tawchid, c'est le fait d'unifier Allah dans notre adoration et de purifier pour Allah notre adoration et d'abandonner le fait de lui associer quoi que ce soit dans l'adoration et de, le fait d'obéir à ses ordres et d'abandonner tout ce qu'il a interdit. Ça, c'est la religion de l'islam. Et la religion de l'islam, ça ne se prend pas par suivi aveugle, c'est-à-dire tu fais juste suivre qu'est-ce que les autres font ou qu'est-ce que les autres hein, disent sans compréhension et sans savoir, ou d'appeler à l'islam sans observation, sans compréhension, sans harida, sans, sans conviction. La religion de l'islam, c'est une religion basée sur une harida, sur une croyance, une, une conviction et sur une pratique. Harida tout amal. C'est pas comme certains aujourd'hui qui disent il faut appeler à l'islam et qui appellent à un islam mais sans définir qu'est-ce que c'est l'islam. Hein? Tu les vois et dis l'islam c'est la belle religion c'est la meilleure religion si tu deviens musulman tu vas trouver la paix dans ton cœur euh, la religion euh, devenez musulman moi quand j'étais pas musulman j'étais malheureux j'étais triste et tout et là maintenant je suis devenu musulman et je suis devenu heureux puis quand tu leur demandes oui mais c'est quoi l'islam Euh, yani, tu, tu vois qu'il ne le sait pas Il ne sait même pas le tawhid Qu'est-ce que c'est Et tu le vois même peut-être pratiquer Des formes de shirk Ou avoir des formes de bid'a dans sa, dans sa croyance Et dans sa aqid Et puis il parle par la suite De vouloir hein, parler D'appeler à l'islam Et de faire la dawa à l'islam Et après tu le vois avec des groupes de bid'a Comme Djamahat ou Tablir Ou avec des groupes de bid'a Comme les Ikhwan Hein? des gens dont les fondateurs de leur groupe ou de leur secte font partie des sectes qui ont dévié dans la compréhension du tawhid tout tabliq sont des diobandiyah qui sont sur la haqidah des maturidiyah et pour eux le tawhid c'est qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah c'est ça le tawhid, le tawhid d'Abu Abu Lahab et d'Abu Jahl le tawhid des moucherikins de Quraysh qui reconnaissaient qu'il y a un créateur et qu'il y a un seul maître de l'univers, et qu'il est unique. Hein? Donc, est-ce que c'est ça le tawhid des prophètes et des messagers? Non. Le tawhid des prophètes et des messagers hein, qui sont venus enseigner, et qui est mentionné dans les livres, hein, et que les prophètes et les messagers ont enseigné, et que les mouchriquins ont combattu, c'est le tawhid dans l'adoration. Et le fait de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ou de prendre des intermédiaires entre entre le créateur et la créature pour se rapprocher d'Allah donc ça c'est ce que tu retrouves et quand ils expliquent la signification de la ilaha et l'Allah les gens déjà Djamat c'est ça ce qu'ils expliquent hein? ils disent que c'est de faire sortir la fausse conviction en les en les créatures ou en les choses et de rentrer dans le cœur la, créa, la conviction que euh, il yani, « Allah, c'est le seul créateur, le seul qui donne le risque, le seul qui fait vivre et qui fait mourir, et ainsi de suite. » Et ça, c'est quoi C'est quel torhid, ça C'est le de ruboubiya. Et le fait d'être sur ce torhid-là, ce n'est pas suffisant. Et tu les vois en Inde, au Pakistan, ailleurs, avec des amulettes et des gris-gris accrochés sur leurs bras. Hein et chez les Diobandi, ça pour eux, c'est permis hein, de porter ces choses-là. hein? Et sans parler de plein d'autres trucs qui sont en contradiction avec le tawhid, comme le fait d'aller auprès des tombes et de faire le tawaf autour de ces tombes-là, et de s'approcher des saints. Les fondateurs de Djamatabli, ils faisaient ça. Comment vous pensez qu'eux, ils vont condamner ceux qui font ça Alors que le fondateur de leur secte, Mohamed euh, Elia, Selkan Dahlawi, il fait partie des Diobandiyah. De a je to maturidi v Akida a plus il to součást Tarey Kasofie, která se jmenuje Aldjistia. Aldjistia je jedna z jejich Turok. A oni dělají tyto věci s těmito těmito těmito těmito těmito těmito těmito těmito těmito těmito těmito těmito těmito těmito těmito dans socialement les ikhwan le fondateur des ikhwan ce parti des ash'a'ira et les ash'a'ira to c'est dire n'y a, a pas de créateur excepté Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi on pense que le petit-fils de Hassan al-Banna le fondateur de de de, de Hizb euh, les ikhwan le fondateur des, des frères musulmans, Son petit-fils, c'est Tariq Ramadan. Hein? Eh bien, quand il parle du Tauhid, pour lui, de parler des idoles, parler des idoles, des idoles et, hein, Abraham qui a détruit les idoles, a.s.m., ça, c'est des choses qui sont hein, primitives. C'est le shirk primitif, le shirk ancien. Il dit aujourd'hui il y a des nouvelles formes de shirk. Donc, il faut adapter la façon dont on parle du, du shirk et du tawhid aujourd'hui, à l'époque moderne. Hein? Et donc, détruire les idoles aujourd'hui, c'est de détruire Coca-Cola, de détruire euh, les, les grandes compagnies, les grandes marques, hein? de briser les belles voitures, hein? De, de briser... Hein? Subhanallah. Donc, pour lui, le tawhid que les messagers sont venus combattre, Euh, pardon, le tawhid que les messagers sont venus enseigner Et le shirk qu'ils sont venus combattre Qui est le shirk dans l'adoration Ça c'est un shirk primitif hein, Et leur histoire, eux, de combattre les, les combats socialistes hein, Et euh, les, de combattre les multinationales Et les grandes marques Coca-Cola Et le, hein, les trucs comme ça Ça c'est le shirk moderne Le, le, le, le grand shirk Le, le shirk Que on doit combattre aujourd'hui. C'est fini maintenant pour eux hein, les idoles et les trucs. Alors qu'il n'y a pas jamais, il n'y a pas une époque où les gens ont adoré encore plus d'idoles aujourd'hui que à d'autres époques avant. Tu vois que partout, même les, même les gens qui soi-disant se disent euh, laïcs ou démocrates ou autres ou même scientifiques, tu les vois se prosterner devant des idoles, que ce soit des hindous, des bouddhistes, des chrétiens ou autres. Hein. Donc c'est pour dire. Pour eux, le shirk, c'est juste d'adorer une idole. Et le tawhid, c'est quoi pour eux? C'est de dire que Dieu, c'est le seul créateur. Noire que tu dis ça, ça y est. C'est sur le tawhid. Ça, c'est l'aqidah des Asha'ira. C'est l'aqidah de Hassan al-Banna, le fondateur des d'Ikhwan. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait partie en plus d'une tariqa soufie. Et parmi les pratiques de ces gens-là, c'est quoi? C'est justement d'aller auprès des tombes et de faire des pèlerinages aux tombes. Hein? Et c'est pour ça que tu ne les vois pas condamner aujourd'hui Les gens dans leur pays qui font le shirk Auprès de la tombe de Zaynab Et de Badawi Et de Al hussein ou d'autres Parmi les saints qu'ils adorent Et que c'est rempli L'Egypte est rempli, est rempli de, des, des centaines de turcs Qui sont remplis de bid'a Et de shirk et de Et eux ils ne disent pas un mot là-dessus Donc ça c'est pour vous faire comprendre En même temps comment ces gens-là Hein ne comprennent pas la réalité de ce que c'est l'islam puisque la base de l'islam c'est le tawhid et que si tu n'as pas compris ça, tu n'as pas compris l'islam du tout et que tu appelles à l'islam sans parler de ça et sans expliquer qu'est-ce que c'est la réalité de l'islam alors tu n'as pas appelé à l'islam le cheikh il dit ensuite Ta'rifu din Allah Tawhid Allah wa imanu وبرسله والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسله من أمر الجنة والنار وغير ذلك مع تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه هذا هو دين الله هذا هو دين الإسلام طاعة الأوامر وترك النواهي هذا هو دين الله الذي جعله الأكثرون يدعون أنه مسلمون وهم يعبدون الأشجار والأحجار والأصنام والأولياء من جهليهم. Donc le Sheikh El Ziy, tu connais la religion d'Allah, Tu as connu la, la, la religion d'Allah, tu as connu l'unicité d'Allah, tu as connu le fait de purifier ta religion pour lui et de rendre ton, ton adoration pure uniquement pour lui. Euh, tu as connu la foi en Allah Et en ses messagers Tu as connu la foi en tout ce que Allah a donné Comme information de même que son messager Parmi les informations Au sujet du paradis et de l'enfer Et d'autres choses de ce genre hein, Tout en également en reconnaissant La véracité des, du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Et, euh, et en ligne de, de le suivre ce messager L'obligation de le suivre Ça c'est la religion de l'islam D'obéir aux ordres Et de, de, de s'écarter des, des choses interdites. Ça, c'est la religion d'Allah que la plupart des gens ont ignoré aujourd'hui. C'est-à-dire, la plupart des gens aujourd'hui, ils ignorent la réalité de cette religion qui est, qui est la religion d'Allah. Et ils prétendent qu'ils sont musulmans, tout en adorant des arbres, en adorant des pierres, en adorant des idoles, en adorant des saints, avec leur ignorance. <coughs> الشيخ الأستاذ السويت الذي عرفت أن الإنسان قد يكفر بكلمة تصدر من لسانه وقد يقولها وقد يقولها وهو جاهل وقد يقولها وهو يعتقد أنها تقربه إلى الله زلفا قد يصب الدين قد يستهزئ بالدين فيكفر بها وهو ما عنده بصيرة في هذا الأمر يصب الله أو يصب الرسول aw yastahzi'u bid-din aw yajhidu ma awjaba Allah aw yajhidu ma harrama wa fayakthuru bidhalik wa huwa la yubali wa la yatanabbah donc il dit et tu as su également que quelqu'un peut euh yani tomber dans le coffre par une seule parole qui sort de sa langue hein? une parole qu'il dit avec sa langue alors qu'il est ignorant hein? il le sait même pas que qu'est-ce qu'il dit ça le fait sortir de l'islam. Et il est possible même qu'il dise cette parole en pensant qu'elle le rapproche un peu plus d'Allah, Et ça c'est l'exemple de quoi C'est l'exemple de ça ça c'est l'exemple exactement de la bid'a. La bid'a c'est ça le danger de la bid'a parce que le péché quand quelqu'un il le fait, il sait que c'est haram, il sait que c'est interdit. Il le fait avec avec honte, avec gêne et il le fait Et quand il a fini, il a des remords. Hein? Et ça, ça le pousse à se repentir à Allah. Mais la bid'a, c'est quoi C'est que tu fais quelque chose qui est haram, et tu penses que ça te rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, imaginez si cette parole ou cette action que tu fais, non seulement c'est haram, mais c'est shirk en plus, donc ça, c'est encore plus grave, donc ça devient une bid'a mukaffira, une bid'a shirkia. Hein? que tu tu tu te rapproches d'autre qu'Allah en, en pensant que ça te rapproche d'Allah donc qu'est-ce qui te fait sortir de l'islam tu penses que ça te rapproche d'Allah ça c'est encore plus grave hein, que, que quelqu'un qui boit de l'alcool ou qui fait un autre péché de ce genre, et on ne dit pas ça pour dénigrer ou pour baisser la, la gravité du péché mais c'est pour faire comprendre hein, quand on prend les choses dans leur perspective correcte, et qu'on met les choses dans leur, euh, dans leur ordre, on doit comprendre que par rapport au shirk, les grands péchés sont hein, insignifiants par rapport à la gravité du shirk. Malgré que les grands péchés sont très très très graves. Et que, et que le fait de faire ces grands péchés-là peut également t'amener petit à petit hein, à les rendre halal par la suite, et peut-être même à te faire sortir de l'islam par la suite hein? donc c'est dangereux euh, donc il dit Donc tu as su que tu peux sortir de l'islam même par une parole que tu dis et tu peux même penser même que cette parole que tu dis elle te, elle te, qui te fait sortir de l'islam elle elle te rapproche d'Allah et il y a d'autres exemples comme aussi celui qui insulte la religion hein? qui insulte le prophète qui insulte la religion il y en a dans les pays musulmans maintenant c'est ça Hein? On sait que dans les pays musulmans, il y a eu toutes sortes de de, de fausses croyances qui se sont propagées dans certains pays comme le communisme et euh, l'athéisme et d'autres idéologies. Et on a aussi parmi les gens qui ont tellement euh, de l'ignorance et de l'égarement, qui ne connaissent pas Allah, qui ne connaissent pas sa révélation, sa religion. Et tu les vois par exemple quand ils sont fâchés ou en colère ils insultent Allah سبحانه و تعالى, ils insultent la religion d'Allah سبحانه و تعالى. Et ça c'est coffre, ça c'est coffre. Donc le fait d'insulter la religion, c'est comme ici chez les, chez les, euh, ici au Québec par exemple, chez les chrétiens, les catholiques. La plupart du temps, c'est chez les catholiques qu'on voit ça. Eux, qu'est-ce qu'ils ont comme insultes ou comme jurons? C'est tous les mots sacrés de l'Église catholique. Donc tout ce qui est sacré pour l'Église catholique, eux ils le disent comme comme insulte ou comme juron. Comme par exemple euh, dans, dans leur euh, croyance ou dans leur Église, ils ont un, un verre dans lequel ils mettent euh, le pain hein, ou le vin. Donc euh, ce, ce, ce vin là, ils pensent que c'est le le sang de Jésus que ça se transforme en le sang de Jésus quand ils font leur euh, l'eucharistie, donc ils disent, euh, ce verre là ils l'appellent le calice. Alors les Québécois, hein, tu les entends, beaucoup de Québécois, hein, tu les entends comme ça, surtout ceux qui ont peu d'éducation ou peu de bonnes manières. ceux qui sont grossiers et vulgaires parmi eux en particulier, tu les entends qui disent toujours ça. Hein. Euh, ou bien l'autel ils appellent bon le, le tabernacle eh bien, ce, ce mot là par exemple qui fait partie des choses qui sont sacrées dans la religion catholique et eh bien tu les vois en train de le citer et le dire comme ça comme un juron comme un insulte ou bien il euh, y a, a d'autres comme le ciboire ou euh, plein d'autres noms comme ça de l'hostie l'hostie c'est quoi c'est le pain un petit morceau de de pain qu'ils prennent Et ils pensent que ça se transforme en le corps de Jésus. Et quand les gens vont à l'église, ils font la, quand ils vont faire la communion, par exemple, eh bien, ils se tiennent tous en ligne un par un, derrière, un derrière l'autre, et ils passent devant le prêtre. Et le prêtre leur donne un petit truc de mince de pain là, ils appellent ça l'hostie. Et le prêtre, il dit le corps du Christ en le mettant dans la main et l'autre la personne, elle le prend, elle le met dans sa bouche et elle dit Amen. Hein? Donc ça c'est qu ce qu'ils appellent le faire la communion, ils mangent le corps de Jésus et ils pensent que ça se transforme réellement en la chair de Jésus. Donc c'est un peu une forme de cannibalisme aussi dans dans cette religion-là de manger de la chair humaine. Donc ça c'est des exemples de shirk et d'égarement dans la religion des catholiques mais en même temps c'est pour vous dire que euh, ils insultent par les noms de qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant leur religion à eux, et bien, chez des musulmans, pire que ça encore, ils insultent Allah, ils insultent la religion de l'islam. Donc, ça, c'est kof, Ça, c'est clair que c'est kof. Mais, bon, on l'installe, c'est pour vous dire comment les gens sont égarés parfois. Et ça, c'est dans certains pays musulmans, c'est courant cette chose-là. Il paraît que certains m'ont mentionné, même certains musulmans de certains pays m'ont dit, dans certaines villes, dans certains pays, c'est très courant que des gens insultent Allah et la religion. Hein? Et c'est sûr que quelqu'un qui insulte Allah ou la religion d'Allah, c'est quelqu'un qui a aucune foi. Hein? Aussi, quelqu'un peut se moquer de la religion et il devient kafir. Ça, ça c'est quelque chose qui fait sortir de l'islam aussi. Quelqu'un qui se moque de la religion, de l'islam... Mais ce n'est pas nécessaire qu'il se moque de la religion au complet Du moment qu'il se moque d'un aspect De quelque chose qui fait partie du Coran ou de la Sunna Automatiquement il devient qu'un faire pour ça hein? Donc qu'il se moque du hijab, du niqab, de la burqa hein? Comme il l'appelle aujourd'hui la burqa Ou bien qu'il se moque de la barbe Ou qu'il se moque du fait que des musulmans portent les vêtements au-dessus de la cheville ou qui se moque de la prière, qui se moque du Adhan qui se moque de la prosternation, qui se moque du paradis, qui se moque de l'enfer, qui se moque de quoi que ce soit qui est relié avec la foi, qui se moque du Coran, qui se moque des hadiths, qui fait des blagues sur la religion, qui fait de l'humour sur ça, qui se moque des, des, des, des croyants, ou des croyantes comme c'est la mode hein, actuellement C'est chez ceux qu'on appelle les humoristes. Hein, et chez les humoristes, il y a comme un genre de code entre eux C'est comme si euh, plus, plus un, un humoriste veut euh, être respecté par ses collègues humoristes Ou par la, la communauté des comédiens euh, Et plus il veut euh, plus il veut avancer Et eh bien à un moment ou un autre, ils vont lui demander de, de se moquer de la religion faut Il faut qu'il se moque de la religion S'il ne se moque pas de la religion, il ne peut pas monter Dans le, la, la, la comédie Donc il, il exige de lui Qu'il se moque d'un prophète Ou qu'il se moque D'une religion ou des croyants Ou de quelque chose comme ça Donc tu ne vas pas trouver un comédien Excepté qui se moque de la religion C'est obligatoire, il ne peut pas avancer S'il fait pas ça hein? Ou qu'il se moque des, des, des, des croyants Il fait des caricatures Ou des... Ou des comme Qu'est-ce qui se passe maintenant avec les films Sur les prophètes et des choses comme ça Les coups Dans les dernières années, ils ont fait des films sur Noé Pour se moquer de Noé Se moquer d'Abraham Se moquer de Moïse Se moquer euh, yani, du prophète Jésus a. Se moquer du prophète Muhammad, Donc Tout ça, c'est dans le but de dénigrer la religion Dénigrer les messagers d'Allah Dénigrer les révélations d'Allah Dénigrer euh, les croyants Et de rabaisser la religion C'est ça le but, parce que une, ces gens-là sont en guerre contre Allah et contre ses messagers et contre sa, sa religion. Donc tout ça, c'est des exemples de kafir, et des choses qui font sortir de la foi. Quelqu'un peut donc sortir de l'islam et devenir mécréant pour une seule parole qu'il dit comme ça avec sa bouche. Hein? Donc c'est très grave, et c'est très, très grave et c'est très dangereux. Hein Yakfuru biha, wa huwa ma'intahu basira En plus, la personne, elle va faire ça, et ne sait même pas Que qu'est-ce qu'elle dit parfois, c'est kofre Il insulte Allah, il insulte le messager Ou bien il se moque de la religion Ou bien il nie ce que Allah a obli rendu obligatoire Ou il le rejette hein, Il renie Certaines des choses que Allah a interdites Et Il ne devient kafir pour ça Et il donne même pas d'importance à ça Il ne réalise même pas ne donne, donne même pas d'attention à ça. Et c'est ça le danger, parfois aussi, de, de la part de certains qui parlent de la religion, de l'islam, sans avoir étudié, sans avoir, sans être retourné aux savants de l'islam. Tu les vois, par exemple, euh, quand, surtout quand ils parlent avec des non-musulmans. C'est là que tu vois, en réalité, leur ignorance apparaître le plus. Parce qu'ils se disent, ah, c'est des, des non-musulmans, je veux leur montrer une belle image de l'islam, et avec son ignorance... Hein, Quand les koufas leur demandent des choses sur l'islam, euh, ils leur disent euh, "Mais « Est-ce que dans l'islam, euh, ça c'est comme, comme ça ?» Et eux, ils répondent euh, « Non, non, non, ça, ça n'existe pas dans l'islam, c'est pas comme ça. » Alors que ça fait partie de l'islam. Et ils le nient parce qu'il a honte, ou bien parce qu'il ne sait pas comment expliquer ou répondre. Hein? Comme par exemple, euh, certains vont dire « Est-ce que dans l'islam, on a le droit euh, l'homme a le droit de marier euh, quatre femmes ?» On va non, non, ça c'était avant, ça, maintenant c'est interdit ces choses-là dans l'islam. Ça c'est un, un, un grand mensonge, et tu viens de nier quelque chose qui est clair dans la religion, que c'est permis pour un homme d'avoir quatre femmes. Donc toi tu viens de le nier parce que tu as honte, et parce que tu ne sais pas comment l'expliquer comme il faut, donc à cause de ça tu le nies. Subhanallah, ça c'est un exemple. Euh, Est-ce que le hijab c'est obligatoire dans l'islam Euh, non, ce n'est pas obligatoire C'est juste, euh, si tu le veux, tu peux le faire Tu es libre, tu, tu peux faire ce que tu veux Dans la religion, il n'y a personne. Y a rien qui est obligatoire dans l'islam tout est, tout est recommandé ou Tout est volontaire Tu le fais si tu veux, tu ne le fais pas si tu veux pas Il y a des musulmans qui disent des paroles comme ça Qu'est-ce qui est wajib Fard Eux, ils en font euh, une chose qui est nafil ou, ou quelque chose qui est recommandé Ou quelque chose qui est volontaire Surérogatoire Comme si pour eux il n'y a aucune obligation dans l'islam. Ça c'est de l'ignorance que tu vois de la part de beaucoup de musulmans aujourd'hui qui disent n'importe quoi, mais ils ont même pas de gêne. Et pourtant si tu, tu leur demandes, euh, par exemple, euh, c'est quoi la masse volumique de, par exemple, de tel élément dans, euh, dans la chimie par exemple. Tu leur demandes c'est quoi la masse volumique de tel tel élément. Ils ne vont pas répondre. Hein? Si, si, il va pas répondre si euh, il connaît pas la réponse exacte. Il a il a peur de répondre. Si tu lui dis par exemple euh, euh, par exemple l'oxygène il a combien de protons? Euh, il va pas répondre. Il va pas dire au hasard comme ça euh, l'oxygène. Je pense qu'il a euh, peut-être euh, je sais pas moins une, une dizaine? quelqu'un Non Hein deux ou trois? Il ne sait pas, il ne va pas rien dire. Tu lui demandes, tu lui demandes, <rire> par exemple, combien d'électrons, combien d'électrons dans dans tel élément, hein? dans le dans les différents éléments qui existent dans le le truc, il ne va pas répondre. Des petites questions comme ça dans les affaires, de la dunia. Il a peur de répondre, il a peur de répondre parce qu'il a peur de se tromper, d'avoir l'air d'un ignorant. Mais dans les questions qui ont rapport avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose qui a rapport avec son akhirah, son au-delà, qui, qui risque de dire s'il va être au paradis ou en enfer pour l'éternité, il n'a pas peur. Il va dire n'importe quoi. Hein? Et il va peut-être dire même des choses qui le font sortir de l'islam, et il ne réalise même pas. Donc le shaykh il dit, « إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ » عرفت أن الله قد يسر لك فائدتين عظيمتين إحدهما الفرح بفضل الله وبرحمته يعني لما من عليك بهذه بهذا العلم والبصيرة تفرح بفضل الله ورحمته فضل الله أن هداك للإسلام ومن رحمته أن جعلك من أهله فضل الله أن عرفك فضل الله أن عرفك بالإسلام وهداك له ومن رحمته أن جعلك من أهله كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون تفرح أن الله شرح صدرك أن الله علمك وفهمك دينك وهداك له ورحمك حتى تصير من أهله هذه نعمة عظيمة. La, euh, Allah sprintal, le sheikh, il dit quand tu as su toutes ces choses-là qu'on vient de mentionner, que tu l'as compris correctement, hein, eh bien tu sais qu'Allah t'a facilité deux choses très bénéfiques, qui sont très importantes et très grandes. La première, c'est que tu dois te réjouir de cette grâce que Allah t'a faite et de cette miséricorde qu'il a eue envers toi, du fait qu'il t'a donné cette faveur de te donner la science et de, de te donner la connaissance et la compréhension, et donc tu dois te réjouir de cette grâce et de cette miséricorde d'Allah. Et la grâce d'Allah, c'est qu'il t'a guidé à l'islam, au tauchid, à la réalité de l'islam, pas juste de dire au mot « islam » ou au nom « islam », comme certains aujourd'hui, Allah nous qui pensent que l'islam, c'est juste de faire la prière et le jeûne, et que ça s'arrête là, et ils connaissent même pas le tauchid, ou des choses de ce genre. Hein? Et aujourd'hui, il y a un frère qui m'a envoyé un lien dans un mail, un soufi qui qui qui récite le Coran en jouant du violon. Et puis c'est des gens, tu le vois avec la barbe blanche et le turban et tout, et tu le vois en train de jouer du violon. Puis il parle de lire le Coran avec ça. Donc ça, c'est des exemples de gens qui n'ont rien compris de la religion, tu vois. Et il parle de Arumi et euh, des soufis comme ça qui ont inventé euh, les derviches tournants. Hein? Ils s'en vont dans les dans les pays Ils vont tourner sur eux-mêmes Avec des longues robes Et puis ils, ils tournent comme ça Et ils sautent sur un pied au, au, au son du tambour Et ces gens-là se disent musulmans hein? Donc ça c'est des exemples Tu sais tu, Quand tu as compris la réalité du toshir, de la, la, la réalité de l'islam de la religion des prophètes Tu dois te réjouir de ça Parce que c'est une grâce Que Allah subhanahu wa ta'ala t'a faite Qu'il t'a guidé à la réalité de l'islam Et ça fait partie de sa qu'il a Qu'il t'a faite De ceux qui sont dans l'islam et qui font partie des musulmans. Et c'est une grâce qu'il t'a fait connaître l'islam qu'il t'a guidé à l'islam. Et c'est une miséricorde qu'il t'a fait du nombre des, musulmans. t'a rendu du nombre des musulmans. Alors, dit dans le verset 58 qu'on a mentionné tout à l'heure dans sourate Il dit :« Dis, c'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de, de, ce, de ce dont il doit se réjouir. Et c'est meilleur que qu'est-ce qu'il rassemble. » Et euh, il dit ensuite, le cher il dit, tu te réjouis qu'Allah a ouvert ta poitrine à cette, à cette religion, à cette vérité. Et qu'il t'a fait il t'a donné la science, il t'a enseigné, il t'a donné la compréhension de sa religion. Hein? Tu comprends ta religion, il t'a guidé à cette religion. Donc ça c'est une miséricorde qu'il a mis sur toi pour que tu puisses devenir hein, parmi les musulmans. Tu deviens un des, des musulmans, tu rentres dans... Le nombre des gens qui ont compris l'islam et le tawchid, ça c'est une grande hein, miséricorde et une grande grâce de la part d'Allah Spontane. C'est la plus grande de toutes les grâces. Et la deuxième chose, c'est al-fa'edatusani al-khawf. Ta'khaf an anyussi bakama asaba nas. Wa'an ta'hlek, wa'tazel. tazal, Donc, il dit, y'a kolo subhanahu inna dina. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ويقول فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولما ذكر أهل الجنة ذلك لمن خشي ربه قال ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد تخاف الله تخاف أن تزل, أن تزل قدمك وأن تقع في الشرك وأن ترتدد عن دينك وأن تؤثر الدنيا على الآخرة تخاف وتحذر مع الفرح بفضل الله ورحمته وما يسر الله لك من الهداية تخاف ربك تخاف أن يزيغ قلبك تخاف أن تزل قدمك بسبب تفريطك وتساهلك وإيثار الدنيا أو غير هذا من أسباب الردة takže Mužin يفرح raduje الله výdělech الله Boha a من poděkování Bohu, když je نفسه في الله ويخاف a تزل قدمه ويخاف zahradníkem. A قلبه ويخاف A on se stává zahradníkem. من الشرك se stává zahradníkem. A on se stává Hein? que ce qui est arrivé aux gens t'arrive à toi aussi de ceux qui ont péri, de ceux qui ont glissé de ceux qui, sont, qui se sont égarés qui sont tombés dans l'égarement et dans le shirk et dans le coffre ou dans d'autres choses Eh bien tu dois avoir peur toi aussi de tomber dans ces choses là puisque tu vois comment c'est facile à quel point c'est facile de tomber et Allah il mentionne dans le verset 12 dans le surat Al Allah dit ceux qui craignent leur seigneur hein ceux qui craignent leur seigneur qu'ils n'ont pas vu hein, euh, non, ça c'est une signification qui craignent leur seigneur alors qu'ils ne l'ont pas vu ils auront un, un pardon et une grande récompense et le verset 175 dans Surah al-imran Allah subhanahu wa ta'ala dit ah non, alors ne les craignez pas eux mais craignez moi si réellement vous êtes des croyants et le verset 8 dans surat al-bayyinah Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos des gens du paradis Ça, c'est pour, pour celui, cela est pour celui qui a craint son Seigneur. Donc, le paradis, c'est pour celui qui a eu la crainte de son Seigneur. Et le verset 14 dans le surat Ibrahim. Ceci est pour celui qui a craint hein, de se tenir devant moi et qui a eu, qui a eu peur de ma menace. Hein, donc tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala Tu dois craindre de glisser hein, Que ton pied glisse Tu dois craindre que tu tombes dans Quelque chose qui a rapport avec le shirk Ou bien tu dois avoir peur de D'apostasier ta religion Tu dois avoir peur De préférer la dunya à l'au-delà Tu dois avoir peur Et faire attention Tout en en même temps en ayant la, la joie Et en Euh, en te réjouissant de la grâce d'Allah et de sa miséricorde du fait qu'Allah t'a facilité hein, de sa part la, la guidance tu crains ton Seigneur tu crains que ton cœur dévie tu crains que ton pied glisse à cause de tes négligences à cause de tes manquements hein, à cause de, de, du fait de donner précédence et préférence à la dunya sur l'au-delà Et d'autres également parmi les causes de l'apostasie. Et donc c'est ainsi que le croyant, il doit se réjouir de la grâce d'Allah hein, Et il doit se régler, euh, se réjouir, donc, par la, et, et remercier et faire les louanges d'Allah Taala Que Allah, qu Allah euh, a fait de lui un, un, un musulman qui fait partie de l'islam. Et tu dois te réjouir également et glorifier Allah qu'il fasse que tu sois sur la droiture hein, et sur la fermeté dans ta religion et tu dois euh, faire des efforts faire des efforts avec toi-même pour arriver à l'agrément dans d'Allah et tu dois craindre de, que ton pied glisse c'est-à-dire faire attention pour pas tomber dans des choses d'égarement de, de, des choses qui peuvent te faire tomber et craindre également que ton cœur dévie crains que tu tombes dans quelque chose de ce que la plupart des hommes sur la terre ont, ont fait. C'est-à-dire des choses qui ont rapport avec les, le shirk, avec Allah Parce que la majorité des hommes sur la terre sont des moucherikounes. La majorité des femmes sur la terre sont des moucherikounes. Et si on dit qu'il y a euh, plus que 6 milliards d'êtres humains sur la terre, hein, eh bien, parmi ces, ces êtres humains-là, la majorité d'entre eux sont des moucherikounes sont des coufards, hein C'est pour ça que il faut donc faire attention. Hein? Il faut donc faire attention. Les gens aujourd'hui, ils disent euh, « Vous, les salafis, comment ça vous dites que euh, vous êtes les seuls qui suivez la guidance et qui, qui êtes sur euh, sur la vérité. » Mais quand on regarde, par exemple, vous dites euh, « Vous, vous êtes juste un petit nombre. » Ils disent « Vous, les salafis, vous n'êtes pas vous êtes pas la majorité. Vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui. » C'est vrai, peut-être qu'à l'époque des Sahaba, les salafistes étaient la majorité, il n'y avait pas de bid'ah. Après l'époque des tabérines, ils étaient encore la majorité. Et l'époque des tabérines, ils étaient encore la majorité. Mais après les trois meilleures générations, les bid'ahs sont apparus et ils ont commencé à devenir de plus en plus nombreux avec le temps. Et aujourd'hui, jusqu'à ce que les gens dal sunnah sont devenus minoritaires. Parmi les musulmans Mais même les musulmans De façon générale Sont minoritaires par rapport Aux moucherikoun et aux Kufa sur la terre Donc C'est quest ce que le prophète Sonsa avait Expliqué quand il a parlé de L'étrangeté de la religion Il a dit que la religion est commencée étrange Et qu'elle va redevenir étrange Alors annoncez la bonne nouvelle Aux étrangers ghariban Wa ghariban kama donc le sheikh il dit, il dit tout ça donc il faut se réjouir d'être sur l'islam et une fois qu'on est dans l'islam et qu'on a compris le tawhid et le shirk il faut se réjouir encore plus d'avoir trouvé la sunna dans l'islam et d'avoir trouvé la salafia dans l'islam parce que parmi tous ceux qui se disent musulmans et qui prétendent à l'islam le seul groupe qui sera sauvé parmi les 73 sectes C'est le groupe qui a suivi l'exemple du prophète et de ses sahaba, c'est-à-dire ceux qui ont suivi les salaf et qui sont salafiyoun. Et les autres sont menacés de l'enfer. Et il a parlé du groupe victorieux. Il a dit il y aura toujours dans Ma'oum un groupe qui va rester sur la vérité. Jusqu'à la fin des temps, ils seront victorieux sur la vérité. Et ceux qui s'opposent à eux ou qui les abandonnent eux, leur nuiront en rien jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement. Donc, fait partie de ce groupe. Et ce groupe, c'est ceux qui suivent la Akeda et le Manhaj et la pratique et la voie des premiers musulmans, c'est-à-dire les Sahaba et les Tabi'in et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière jusqu'au jugement dernier. Donc, ça, c'est juste un point en passant. Le cheikh, il dit ensuite, Wahaqeda. أمر كما قال الله عن الرسل وأتباعهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رهبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقال في أوليائه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة مع علمهم الطيئة الطيب مع عملهم الطيب أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. donc le shaykh le mentione ensuite il dit وهكذا أهل الإيمان وهكذا الرسل وأتباعهم يعملون الطاعات ويجتهدون في الخير ومع هذا يخافون الله ويخافون أن تزل أقدامهم ويخافون أن تزل قلوبهم ليس aminina yakhafun wa yahdharun wa hakadha almu'min yakunu khaifan wajlan yahdharu ma ma من min الله ma min makrillah donc le cheikh alzi uh, donc Allah subhanahu wa ta'ala 90 Al Allah subhanahu wa ta'ala entre justement euh, d'avoir cette crainte et d'avoir cette hein, cet espoir parce que le en fait c'est pour expliquer le point que le croyant doit toujours être entre la crainte la crainte et l'espoir par rapport à Allah سبحانه et par rapport à l'au-delà doit pas tomber dans le désespoir et non plus il doit pas tomber dans le fait de se sentir en sécurité vis-à-vis -vis, euh, de la menace d'Allah سبحانه وتعالى Hein, et des choses de ce genre donc il mentionne ce verset dans surat al-ambial verset 90 euh, et en parlant des messagers il dit donc les gens euh, en parlant des messagers ils faisaient la course les uns les autres hein, vers le bien vers les bonnes choses et ils nous invoquaient par amour et par crainte Et ils étaient humbles devant nous Donc ça c'est la description Des caractéristiques des prophètes Qu'ils qu invoquaient Allah Taala Avec crainte et amour Donc il faut toujours être Entre ces deux choses là Entre la crainte et l'amour Et non pas seulement l'amour Comme les soufis Et non pas seulement la crainte Comme les khawarij Mais il faut être entre les deux Pour être dans l'équilibre Pour pas tomber dans un extrême ou dans l'autre Et il mentionne les versets 57 à 61 dans un euh, sourate al muminun dans lesquels Allah dit ce qui signifie « Ceux qui, de la crainte de leur Seigneur, sont pénétrés, qui croient au verset de leur Seigneur, qui n'associent rien, qui ne font pas le shirk avec leur Seigneur, qui donnent de ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Donc, leur cœur est plein de crainte. Hein? Et nous imposons, une, et, et ceux-là se précipitent vers les bonnes œuvres et sont les premiers à les accomplir. Donc ça, c'est la description de comment doivent être les hommes pieux, comment doivent être les croyants. Et donc les gens de la foi, le chef, il dit les gens de la foi, les gens, euh, les messagers, ceux qui suivent les messagers, Ils font les bonnes œuvres, ils font des efforts dans le bien, et malgré tout ça, ils ont peur d'Allah. C'est pas comme des gens qui font des péchés hein, et qui font des, qui négligent l'adoration, qui font peu d'adoration et euh, qui par la suite, euh, une, euh, ils craignent même pas l'inspiration. Ils ont même pas peur. Alors imaginez. Cela, non seulement ils font Toutes ces bonnes œuvres d'adoration et ils s'écartent des péchés et ils craignent Allah. Ils ont peur que leurs actions ne soient pas acceptées. Ils ont peur de tomber dans quelque chose qui peut les faire éloigner de la vérité ou les faire tomber dans l'égarement ou dans l'échec. Donc on voit tout de suite la différence entre l'attitude des gens aujourd'hui. Tu vois des gens qui vivent dans l'insouciance et l'inconscience totale d'Allah, qui ne prient pas cinq fois par jour. Hein, des femmes et des hommes Qui vivent dans l'indifférence Par rapport à Allah Et surtout dans les pays de coffre, Et même dans certains pays de musulmans hein, certains pays musulmans. Et tu les vois Ils craignent même pas Allah Ils craignent même pas le châtiment Ils ont même pas peur Que Allah nous préserve de ça Que Allah nous remplisse de sa crainte Et nous remplisse de son amour Et de son espoir Et qu'il fasse de nous Qu'on soit parmi les gens pieux Et parmi les gens bien guidés Donc, c'est des gens qui, c'est les prophètes et ceux qui les suivent, ils font le bien, ils font des efforts dans le bien et ils craignent Allah avec ça. Et ils craignent que leurs pieds glissent et ils craignent que leur cœur dévie et ils craignent hein, tout ça. Ils, ils ne se sentent pas en sécurité par rapport à leur foi en disant, oh, moi je le sais que je suis croyant, ça y est, il y en a c'est comme ça qu'ils pensent. Moi ça y est, je pense que Je sais que je suis croyant Je n'ai pas peur hein. Je sais que je vais aller au paradis C'est 46% Je n'ai pas de doute hein, Je ne vais jamais égarer de l'islam Je ne vais jamais quitter l'islam Je ne vais jamais tomber dans une déviation Ou un égarement Je ne vais jamais hein, faire une erreur dans ma religion Moi, mes parents, mes parents, mes grands-parents Mes arrière-grands-parents Toutes mes des générations avant On était tous musulmans Donc euh, je ne vais jamais m'égarer je, je suis garanti musulman C'est comme ça me, fait par, ça me fait penser à certains, hein, quand ils voient des convertis, ils disent « Ah, oh, mais toi, tu pas un vrai musulman, toi, tu es, es un converti. » Et ils disent « Moi, je, je suis un vrai musulman, je suis né de, de famille musulmane et des générations et des générations en arrière, on est tous musulmans, donc c'est garanti pour moi, ça y est, halas. » Ou bien il y en a qui disent « Ah, oh, toi, tu es converti, ça y est, tu es garanti, tu vas aller au paradis, ça y est. » Personne ne sait s'il va au paradis ou en enfer. Personne ne sait si aujourd'hui les musulmans est-ce qu'ils va l'être demain. Personne ne sait s'il est sur le tawhid aujourd'hui, est-ce qu'il va être sur le chif demain. Si, si il est sur la sunna aujourd'hui, est-ce qu'il va être sur la sunna demain. Il ne sait pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Donc, il faut toujours avoir peur de tomber dans l'égarement Et de rester sur... Hein, toujours essayer de rester dans la droiture Et te réjouir aujourd'hui que tu es sur la vérité. Hein et donc tu dois être entre la crainte et l'amour et l'espoir et c'est ainsi que le croyant doit toujours avoir peur et faire attention et ne pas se sentir en sécurité des stratagèmes d'Allah subhanahu wa ta'ala le chef, il mentionne justement le verset 82 dans surat Al-An'am dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit allahzina amanu walam yalbissu imanahum amn wa hum muhtadun. muhtadoun innahul iman minal انه الإيمان ومن الإيمان الخوف من الله والخشية له وجاء ورجاؤه وتعظيمه له والثبات على دينه كل هذا داخل في الإيمان شهير بال ده امرسال الورسي 82 في سورة الأنعام في الذي هم الذين recouvert وهم لا d'injustice. Et les ulama ont expliqué que, hein, même le prophète il l'a expliqué dans un hadith, que l'injustice dans ce verset-là, c'est le shirk. Donc ils n'ont pas recouvert leurs actions de shirk. Ils n'ont pas, pas recouvert leur, leur foi par du shirk. ceux ils seront en sécurité et ils seront bien guidés. Et donc ça fait partie de la foi d'avoir la crainte d'Allah et d'avoir peur d'Allah ce et d'avoir l'espoir en lui et d'avoir le respect d'Allah et de faire preuve de pureté et de sincérité dans notre adoration et de, de, de rechercher la fermeté dans notre religion tout ça, ça rentre dans la foi le <rire> donc ceux là ce sont les gens qui sont les gens de la sécurité et de la guidance. Les gens de la foi ce sont eux parce qu'ils craignent Allah ils ont peur de tomber dans les garments et ils ont peur de s'égarer, ils ont peur de tomber dans le shirk. C'est eux à qui Allah donne le succès à cause de leur foi, à cause de leur sincérité, à cause de leur véracité hein, à cause de leur crainte d'Allah dans Allah. Hein, Et à, à cause du fait qu'ils cherchent à préserver et à protéger leur religion, et qu'ils font attention, ils, ont, ils prennent garde aux causes du mal et aux causes des gamins. Il y en a des gens aujourd'hui, tu les mets en garde contre des prêcheurs, des gamins, contre des gens qui appellent à la bid'a. Tu leur dis, mais faites attention, ces gens-là, ils vont vous appeler à les garmin. Vous allez tomber dans des bid'a avec eux. Ils vont vous amener vers la, la hezbi, vers la bid'a, vers le tekfir. Hein? vers les idées de, de Khouroud de sortir contre les dirigeants et les manifestations et du takfir, et vous faire, vous, vous faire tomber dans d'autres bid'a également hein? dans les noms et les attributs et dans d'autres problèmes non oh mais non moi je, moi je suis intelligent je comprends j'ai pas besoin d'avoir peur je suis très très intelligent j'ai un doctorat j'ai un, une maîtrise J'ai atteint un niveau d'intelligence qui fait en sorte que je suis protégé contre tout ce qui peut égarer les hommes sur la terre. Moi, ça y est, j'ai un certificat de guidance. Hein. Je peux pas être égaré, moi. A celui qui pense comme ça, hein, celui qui pense comme ça, c'est facile pour lui de tomber dans l'égarement. parce qu'il fait il, il pense que il est préservé contre l'égarement. Et ça, c'est l'égarement en soi. De penser que tu es préservé contre l'égarement, c'est l'égarement en soi. Pourquoi les salafs, ils avaient si peur d'être égarés hein, Parmi les salaf, même les imams de la salade, de la sunna, parmi les grands imams, parmi les salaf, ils voulaient même pas écouter ou discuter avec un moubtadaïen, et même s'asseoir avec lui. Hein, malgré qu'ils étaient les savants, les hommes les plus pieux et les plus savants de, de, de dans l'islam, ils avaient peur. Eh ben. Toi, aujourd'hui, tu penses que ça y est T'as pas besoin d'avoir peur. wa alayhi Maintenant, Mais non, on va juste prendre le bien. On va laisser le mal. À, comment tu vas distinguer entre ce qui est bien et mal Tu n'as même pas étudié l'islam. Tu n'as même pas une base dans la l'aqidah, dans le manhad. Tu vas être capable de distinguer, toi. Hein? Et en plus, tu ne veux pas lire les livres de réfutation parce que tu dis c'est de la diffamation Hein? Tu dis, oh ça c'est des gens qui, qui font des réfutations oh, c'est des gens qui font de la diffamation, ils parlent contre leurs frères ils sont jaloux Allah hein? ils sont jaloux ils sont jaloux pour leur religion dans, dans le sens de l'honneur pour leur religion pas jaloux de qu'est ce que tu possèdes comme bien ou comme popularité si c'était ça, Si c'était une question d'être jaloux de la popularité d'un individu ou de sa richesse. Eh bien sache qu'il y a des individus et des, des, des individus qui sont beaucoup plus célèbres que toi et beaucoup plus riches que toi et on n'est même pas jaloux d'eux. Alors pourquoi on va être jaloux de toi hein? Subhanallah. Donc ça c'est des, des gens insignifiants qui parlent comme ça, des gens qui n'ont rien compris. Al-Afia. Le Shaykh ibn Abi ابن ملاك رحمه الله التابع الجليل أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهم من يقول إنه على إيمان جبريل ومكائيل كلهم يخاف النفاق على نفسه كلهم يخاف يخاف ويحذر وبعضهم وقال بعضهم ما يأمن بعد إبراهيم إبراهيم الخليل يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلنا كثيرا من الناس يخاف أن يصيبه ما أصاب الكثير والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتضرع إلى ربه يسأله سبحانه وتعالى اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ويسأل ربه دائما عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهو نبي الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام ويقول أما والله إني لا أخشىكم لله وأتقاكم له يحلف بالله أنه أخشى الناس لله وأنه أخوف الناس لله مع إيمانه العظيم وتقواه والذي نفس بيده إني لا أخشىكم لله وأتقاكم له Donc ça c'est la fin de quest ce que le Cheikh a expliqué et c'est des paroles vraiment importantes. On va terminer avec ça, Inch'Allah. Le Cheikh il dit que Ibn Abim qui était un grand tabi'i, un élève des Sahaba, il disait j'ai rencontré 30 d'entre les compagnons du prophète, et il n'y en avait pas un d'entre eux qui disait je suis sur le même niveau de foi que Jibril ou Mika'il. Et euh, donc, ça, c'est la fin de la citation. Et après, le sheikh, Ben Benz, il dit, « Ils avaient tous peur pour eux-mêmes de l'hypocrisie. Et ils avaient tous peur en eux-mêmes pour euh, l'hypocrisie, c'est-à-dire d'avoir des paroles qui contredisent leurs actions, ou des actions qui contredisent leurs paroles. » Et certains d'entre eux, euh, ils disaient parmi les salafs, « Qui peut être en sécurité après le prophète Ibrahim, alayhi salam ?» Alors que Ibrahim euh, al-Khalil, il dit dans le verset 35-36 dans le surat Ibrahim, Allah subhanahu wa le cite euh, dans son dua qu'il a fait. Il demande à Allah et écarte-moi ainsi que mes fils d'adorer les idoles. Seigneur, ils, ils ont égaré beaucoup d'entre les hommes. Donc il craignait pour lui-même alors que c'était le prophète d'Allah, celui qui a détruit les statues avec sa propre main qui a combattu les arguments des moucherikines, il craignait pour lui-même de tomber dans le shirk, et ainsi que pour ses enfants. Et il invoquait Allah pour qu'il qu en soit écarté. Donc si lui, il avait peur, qui peut être en sécurité aujourd'hui Donc il craignait de tomber dans ce que la plupart des gens ont eu comme égarement. Et le shaykhite et Notre prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hein? Il s'humiliait à Allah Il se rabaissait à Allah en lui demandant hein? Hein? Il demandait avec beaucoup d'humilité à Allah Oh Allah pardonne-moi mon péché Pardonne-moi tout mon péché Le petit et le grand Qu'il soit petit ou grand Et il demandait Tout le temps à son Seigneur Oh Allah pardonne-moi ma faute Mon ignorance Mes, mes dépassements hein, Dans mes affaires et tout ce que tu sais plus que moi à propos de moi-même. Oh Allah, toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Donc le prophète, il est guidé, il est pardonné et malgré tout, il demande à Allah ces choses-là. Et il est le prophète d'Allah, et il est le messager d'Allah, et il est la meilleure des créatures. salam. Et il dit, moi, « Et moi, par Allah, je jure que je suis la personne d'entre vous qui craint le plus, Allah, et qui a plus de taqwa, qui a plus de piété pour Allah. »« Il jure par Allah qu'il est la personne qui craint le plus, Allah, et qui a le plus peur d'Allah, avec sa grande foi et sa grande piété. »« Et il dit, par celui qui tient mon âme en sa main, je suis celui d'entre vous qui craint le plus, Allah, et qui a plus de piété envers Allah. » Hein? Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire plus que tu Fais des bonnes œuvres Et que tu t'écartes des péchés Plus tu dois craindre Allah Et ce n'est pas le contraire Il y en a qui pensent que plus tu fais du bien Plus tu peux être en sécurité Vis-à-vis D'Allah et de la religion Et de la vie Donc le sheikh il termine en disant Allah al -jamia. Que Allah donne le succès à tous Ensuite, bon, il y a les questions et réponses Mais ça on va les laisser pour la semaine prochaine Euh, ou plutôt la semaine d'après, parce que vendredi prochain, je pars à Toronto jusqu'à dimanche. Donc vendredi, du vendredi à dimanche prochain, je vais être à Toronto, euh, donc je ne vais, euh, vais pas pouvoir donner le cours la semaine prochaine. Peut-être que je vais le faire si j'ai accès à Internet à ce moment-là, sinon ce sera remis à la semaine d'après, puis là. وسهي تسي إن شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته